JURISPRUDENCE DE LA PURETÉ 3 Si le chien est dans le bol, je l'ai lavé cette fois, je lui ai donné de la saleté et évité d'utiliser des récipients en or et en argent.